Tu a faim n'est pas un homme libre. La paix n'est pas un vain mot, mais le comportement de chacun de nous, dans nos pensées, nos paroles, nos actes. Fraternité, l'amour Et la paix Jamais monori sont plus vivants de jamais.